Mosaïque. Chers auditeurs et chers auditrices de la Radu, Sanganilo, bonjour, et bienvenue dans l'émission Mosaïque d'aujourd'hui. La liste des invités qui v o u d r a i e n t participer au dialogue inter-Bohundé qui se déroule à Arusha en Tanzanie fait toujours objet de polémique. Ceux qui ont participé à la deuxième session du dialogue qui a eu lieu entre le 12 et le 14 et juillet 2016 s'attendaient à une confrontation au cours de cette même session sous la facilitation de William Benjamin k a p a Mais le médiateur s'est vu obligé de faire recours à des consultations entre groupes parce que la délégation du gouvernement et du parti au pouvoir ont refusé de s'asseoir ensemble avec certains invités qui ont des poursuites judiciaires, du moins, selon、euh, cette délégation qui devait participer dans son dialogue interbondais. L'opinion s'interroge aussi sur qui a les compétences désignées, les invités. Qu'est-ce qui devait être fait pour que ce dialogue puisse répondre aux attentes de la nation bondaise? r Voici quelques questions autour desquelles nous allons débattre avec notre t r o Invités s i ici au studio. Le premier invité, c'est Jean d o Dieu Moutawazi de la coalition COPA et du parti Radebou. Jean d o Dieu Moutawazi, bonjour. Bonjour aussi. Et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Le deuxième invité, c'est Tassien Sibomana de l'opposition radicale. Monsieur Tassien, bonjour. Bonjour, madame. Je salue tous les auditeurs.、Mm -hmm. Je précise que ceux qui parlent de l o p p o s i t i o n radicales, e l l opposent à quelle opposition C'est l'opposition formale synchrone. Oui, et encore une fois, bienvenue dans l'émission Mosaïque. Merci. Le troisième invité, c'est Faustin d i k o u m a n a président du Parcem. Faustin, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Oui, et également, bienvenue dans cette émission. Marie-Ange Zéimana, n i m e ce débat et met tout ça en m é t e n t a s s u r la mise en onde, encore une fois, bonjour et bienvenue. Mosaïque. Pour débuter à cette émission, je rappelle que tous nos invités ont été à Arusha. Et voilà, justement, pour commencer, la première intervention est accordée à Jean de Dieu m o u t a w a z i Il y a toujours polémique autour de la liste des invités. Qu'est-ce qui croche selon vous Moi, je ne pourrais pas dire qu'il y a polémique comme telle. Il y a eu des erreurs que la facilitation a reconnues et qui avaient été faites par certains de ces services, notamment en octroyant des invitations à certaines personnes de la société civile et du domaine de la politique, comme celui qui représente la CAD, Nyongui. Armel, celui qui, qui représentait le Fokodé, le Pacifique, n ainsi a a é que le Dr o c t e u Jean m i n a n etc. Ces, ces gens-là, ils ont été purement simplement écartés de par la résolution des Nations Unies 2248 qui ne pouvait e n pas participer au dialogue、euh, i n t e r b u r u n d a i s、mm -hmm. Alors, comme、euh, l'EAC devait suivre l'orientation. Pour organiser le dialogue, comme le, la facilitation devait suivre l'orientation donnée par l'EAC, laquelle l'EAC、euh, avait déjà eu l'orientation donnée par、euh, l'Union africaine, et l'Union africaine devait, à son tour, avait donné à son tour une orientation qui provenait du Conseil de sécurité des Nations unies, qui s'est déjà prononcé à plusieurs reprises sur la question du Burundi. Il était inimaginable et inconcevable、euh, de, je dirais, de blanchir. des Gens qui sont poursuivis devant la loi nationale et internationale, et c'est pourquoi、euh, on s'est exprimé là-dessus. Par ailleurs, il y a certains aussi une erreur que la f a c i l a t i o n a reconnue c'est de ne pas avoir invité certaines formations politiques agréées、mm -hmm. comme le PMP, le MSP, le FNR, le PRP, le RPB et le RPB. Vous l a gagné. Ça aussi, il a dit qu'il pourra corriger la fois prochaine. Voici plus ou moins、euh, les erreurs qu'ils ont faites. Sinon, comme、euh, suggestion, nous lui avons suggéré de séparer le cadre des partis politiques et celui de, du cadre de consultation de certains membres de la société civile, notamment、euh, même les églises, certaines églises, que ce soit l'église catholique, des, les représentants des protestants ou des musulmans. Parce que pour nous,、euh, une question de nature politique ne pouvait pas. être Et nous espérons que la, les fois suivantes, Cette situation sera、euh, corrigée. À un certain moment, à Aroucha, vous, vous avez sorti un communiqué avec d'autres partis qui sont partis aux élections avec le CNFDD. e et le Qu'est-ce que vous vouliez faire entendre、euh, aux médiateurs En fait, on voulait、euh, séparer les choses et clarifier les choses <rire>、euh, parce que de ce que je viens de dire, il, il n'était pas、euh, facile pour la facilitation de,、euh, de distinguer d e d i s t i n g u p r e n a r t s a g r é é Reconnus devant la loi et d'autres personnes qui se réclament d'Oliprona alors qu'ils ont été rayés de ces parties-là. Et au sein même de ces gens qui se prétendent d'Oliprona, notamment les honorables Ngaïm Menda, Simoma, Natassia et Nditidje, eux-mêmes ne partageaient pas, ils semblaient avoir déjà, déjà divorcé entre eux. Alors pour qu'ils ne puissent pas avoir ils des q u e s t i s Tu ne peux pas mentir, les affaires d'Oliprona ne te concernent pas. pas. Pour qu'il ne puisse pas avoir des plusieurs casquettes devant la facilitation, parce que lui ne peut pas dire qu'il prenait un thé, il prenait un thé, il prenait un thé. Il faut éviter qu'il y ait une personne qui puisse avoir plusieurs casquettes. Il y a même des gens qui avaient, qui se prétendaient du CNDTD e qui ne reconnaissaient pas leur congrès du, de 2007. C'était encore venir、euh, faire de l'amalgame au, au sein de, ces, de cette séance de Dialogue. De, de dialogue.、Mmh. Donc, notre position、euh, était pour bien clarifier les choses. Par ailleurs, nous, nous avons déjà nos, les, les partis qui étaient signataires, à savoir le Radebou, le FNL, le, le Savanya f r o d e b o u Nyakouliagi u Gandadaye, le Piebou, le Frolina.、Euh, on a bien précisé que nous n'étions pas au gouvernement et qu'on n'était pas des partis alliés,、mmh. qu'on était plutôt des partis. De l'opposition avec comme mode opératoire le pacifisme, comme le fait Gandhi nous l'a toujours enseigné. Il、mm -hmm. l'a toujours enseigné à l'humanité. À cela, cette position, nous la partageons plus ou moins avec le parti du prenant.、Mm -hmm. Oui,、euh, t a s s i a n Sivomana, qu'est-ce qui croche, selon vous, où se trouve le problème au niveau de la polémique, justement,、mm -hmm. des invités au dialogue Le problème se situe au niveau du, du manque de volonté du parti SNDDTD. De son gouvernement et de ses partis satellites. Et je signale、Marque、ici qu'on aurait aimé, euh, justement, euh, on avait voulu inviter le CNDDFDD, mais ils nous ont dit qu'ils sont en préparation、euh, des élections.、Euh, vous n'invitez pas Moutalazi l e l e n p l a c e valablement. Hein, donc,、euh, tout en é t a n t pas membre d e u c u n organe du CNDDFDD, il n'est pas, pas très loin. Qu'à -ce cela ne t i e n t Je lui ai dit que chaque parti a son programme.、Mmh. Le CNDDFDD a son programme les partis avec lesquels nous avons signé. Nous avons notre propre programme que nous avons présenté. o k a okay. Laisse-moi c n t i n u e r Alors, quelle,、euh, q u e l que soit l'issue de, l é l e c t la. Je de vous disais que tout est... cela ne constitue q u e des manœuvres dilatoires, soit de refuser carrément le processus d e dialogue, soit de le prolonger dans le temps. Sinon, ce ne sont que des prétextes parce qu'il n'y a aucune raison fondée de le faire ainsi. Pourquoi? Pour déterminer les parties en négociation, il faut partir de la nature, de la cause de la crise. La cause, c'est la crise. C'est vrai, il y en a qui parlent du troisième mandat, mais en réalité, c'est la violation systématique de l'accord d a r o c h a qui est une position défendue et prônée par le c n d t d et partant par le gouvernement en place, avec les parties satellites, comme、mm -hmm. je venais de le dire. De l'autre côté, il y en a qui disent, nous avons. Arracher l'accord d'Arusha avec beaucoup de peine. Nous avons quand même un texte qui avait suscité de l'espoir au peuple burundais. Il n'appartient pas ni à un individu, ni à un parti politique fut-il au pouvoir, ni à un gouvernement fut-il légal ou légitime de violer impunément cet accord. C'est un accord de Burundais. Tout changement doit être issu d'un large consensus inter-burundais. Voilà les deux pôles pour nous qui devraient négocier. Alors, au sein du pôle pro-gouvernement, il y a au sein des DPD l e s partis comme le m o t a b a s i comme le Conseil, l'Astérique et le Consor. Quelle est, quel est la disposition de la Cour d qui a n j a t q u i a é t é v i o l é e Au niveau des partis de l'opposition,、mm -hmm. il y a. Quelle est la disposition qui a été v i o l é e Au niveau des partis de l'opposition, si, si tu as l'OTAN, je peux vous le donner. Mais oui, nous avons l'OTAN maintenant. Alors, au niveau des partis de l'opposition, Oui. Peut-être que ça, serait un autre、euh, débat d'organiser org,、oui. euh, un débat autour、euh, de la violation de la Constitution. Mais Donc, au j o u u r d h i niveau o parlons u s du d a Au l o g u e n i du pôle、uh -huh. composé, constitué par les partis de l'opposition et autres organisations, des groupes se sont formés longtemps avant le déclenchement de la crise. Je parle de la coalition à Miséro. Qui a cherché une brèche pour participer aux élections car le pouvoir en place ne voulait pas que le parti p r e n a n et le FND de l o r a n ç a participe n t en tant que parti fort parce qu'il doutait qu'il pouvait lui c h i p p e r la victoire. Au moins tu deux, reconnais que tu as participé. Deux, il y a d'autres partis qui sont regroupés au, au sein du SNRED. é Il y en a d'autres qui ne sont ni de la coalition à m i z é r o ni du SNRED, é mais qui sont de l'opposition,、mm -hmm. qui ont déclaré au fort. Qui ne peuvent pas tolérer la violation de l'accord d'Aroucha et de la Constitution. Alors, ça, ce sont les deux pôles que je pourrais qualifier de politiques. Mais au-delà de ça, il y a les organisations de la société civile qui, comme toutes les autres organisations, ont pris une position ou une autre sur cette crise、mm -hmm. et qui ont beaucoup de choses à contribuer pour résoudre la crise. Il y a des confessions religieuses.、Mm -hmm. qui sont des autorités morales, qui jouent un rôle très important dans l'éducation de la masse populaire et qui ont beaucoup de choses à contribuer dans nos pays.、Mmh. Il y a les organisations des de femmes. Et moi, je vais plus loin. Il faut même que la jeunesse soit d'une façon ou d'une autre représentée. Voilà ce que nous nous voyons comme la crème qui devait être impérativement invitée à Arusha. On va au-delà. Parce que il y a des groupes qui ont déjà déclaré qu'ils sont prêts à combattre le pouvoir par la, la, les armes.、Mm -hmm. Il y a des critères pour identifier ces groupes. Il faut que ces critères soient tenus en considération.、Mm -hmm. Et que si jamais on trouve qu'il y a un groupe qui peut constituer un danger sécuritaire pour le peuple bondé, nous n'avons pas peur de dire qu'il faut l'inviter.、Mm -hmm. Pourquoi nous le disons? C'est de, de mémoire. Il y a un précédent pour ça. Au niveau de l'accord d'Arusha de、mm -hmm. 2000,、mm -hmm. les Les hommes et les femmes politiques avaient signé un accord politique. Mais pour Mais, le moment, il, y a, il, y a, il y a le gouvernement, il y a les résolutions des Nations Unies. Il n'y a pense, aucune résolution,、été. madame. Ça, c'est un mensonge que nous, nous ne pouvons pas tolérer. Que Moutabazi ou quelqu'un d'autre s'arroge le droit de dire qu'il y a une résolution qui empêche les uns ou les autres d'être associés、et、à tu la dis, table d e l a t i o n Unies. i s c o e n t u ne lis pas、plus. o n a l l e e ne m n t tu i Si pas. s j'ai lu mal et que tu aurais bien lu, je vous demande de, de, lire la disposition qui exclut quiconque dans ce dialogue à travers cette résolution. Si j'ai comme... mal lu, je vais, je vais fermer à coup de p、mm -hmm. Mais je doute fort qu'il n'y a aucune disposition. Vous allez le prouver, je, je pense vous, que vous, vous avez êtes lu ces、ça. résolutions. Absolument. Oui. Donc, nous nous disons que, comme on a un précédent, où les hommes et femmes politiques avaient signé déjà un accord, Mais qui, à la longue, s'est avéré inopérant sur le volet sécurité parce que le CNDDFDD tuait et violait à longueur de journée, le f n l faisait e m ê m e et d'autres groupes qui s'étaient un peu décalés d'eux. On a dû recourir à des autres accords de cesser le feu pour que finalement la paix e la sécurité p u i s s e être atteints. Pourquoi aujourd'hui, si réellement il y a des groupes Qui peuvent continuer à tuer après avoir signé un accord politique qui serait finalement en 20 mois au niveau du retour à la paix et à la sécurité, pourquoi retarder à les faire associer à ce processus au risque de continuer à sacrifier des vies humaines C'est ça la préoccupation. Oui,、euh, Faustin, du k o u p on a où se trouve le problème justement Qu'est-ce qui alimente cette polémique autour de la l i s t e des invités et D'abord, le Burundi, justement, il, il est, il est, e n crise politique aujourd'hui.、Mm. Il faut d'abord bien comprendre cette crise,、mm. les t é n a b r s et les abus o t i s s a n t de cette crise. Pour plusieurs esprits, la crise émane d'un problème lié au troisième.、Main. Moi, je vois que le, pour la crise actuelle a plusieurs ramifications. La crise actuelle a plusieurs causes. Dans le temps, quand nous étions à l'école secondaire, quand o n é t i o i s l e c o u r s d'histoire, et o n a i m a i t nous, nous dire s'il y a une guerre qui a éclaté, o n a i m a i t nous dire les causes immédiates et les causes profondes. Il y a des causes profondes par rapport à cette crise actuelle. Il y a des causes immédiates qui déclenchent hein, une crise. Il y a les conséquences. Les conséquences qui ont plusieurs ramifications, qui ont touché plusieurs secteurs. Avoir la situation actuelle, l'impact de la crise.、Mmh. C'est plusieurs mots qui se sont enchevêtrés. La crise a subi beaucoup d'avatars. Je crois actuellement qu'on veut en remettre. Remède à plusieurs problèmes.、Mm -hmm. Et quand on dit remède à plusieurs problèmes, ça veut dire qu'on cherche ce qu'on appelle une panacée. Quand on cherche une panacée, on fait recours à plusieurs expertises, à plusieurs personnalités, bien sûr, en se ce centrant sur l'équipe et à ses comptes qui sont concernés. C'est pour cela que nous acceptons que la classe politique doit jouer le premier rôle. Les partis politiques, d'abord le gouvernement, mais d'ailleurs le gouvernement en tant que partenaire principal,、mm -hmm. il y a les partis politiques, la mouvance présidentielle, l'opposition, d'une manière globale, mais aussi à ce qu'on appelle la société civile,、mm -hmm. qui regorge des personnalités, des gens qui ont une expertise maintes fois par rapport aux questions qui sont traitées à l'agenda pendant l'Octobre Dialogue,、mm -hmm. qui classiquement même interviennent dans ces domaines. Alors, il est de notre o i t é publique que ces gens interviennent. Pour apporter l'expertise,、mmh. pour contribuer, des fois servir de tempo, ou dans d i f f é r e n t e s commissions qui peuvent être mises sur pied pour approfondir les différentes questions, ils ont à dire. Ça, c'est une autorité publique. Et j e m e r a i s l e r a p p e l e r encore une fois sur, sur le degré de représentativité. Des fois, les gens disent 10 millions de Burundais qui, sont là, qui peuvent être représentés. j e m e d i s quand le Parlement, par exemple, vote une loi, c'est 100 Burundais. Qu'ils votent. Mais les 10 millions de Burundais ne peuvent pas venir ici à Kiko. c e s t d i r e que la représentativité doit être faite.、Mmh. C'est parce que peut-être le, le, le Parlement est élu. Là, Il là. est élu. j u s t e m a i s ces gens j'ai d i t que les Il... clippés, e l s ont parti de ceux qui sont élus. Mais comme la question est profonde,、mmh. on invite d'autres gens qui puissent, qui puissent contribuer au remède.、Mmh. Ils sont supposés être élus dans les organisations respectives. puis, dans、mmh. ce cas, nous disons que. Si, surtout au monde, même les confessions religieuses, ils savent ce qui se passe à l'interdit, ils appuient ils la matière sociale, économique. Ils ont à dire sur des questions concernant la vie nationale.、Mmh. Je crois bien qu'il est n censé qualifier le rôle des uns et des autres, mais je dois dire qu'à e ce niveau, l'inclusivité est de fait. Peut-être, je conseille aussi au Burundi a s de ne pas jouer plus sur les individus que p l u sur s les institutions.、Mmh. Quand les institutions sont i n v i t é s il faut que. À un certain moment, on dépasse les intérêts individuels, secteurs, mais l'inclusivité doit être mise pour traiter cette crise, tout en sachant fait qu'il y a des. Équipage important、mmh. qui doivent jouer le premier rôle.、Mmh. Il y a ceux qui disent que pour que le dialogue se fasse une fois pour toutes, l'on devait inclure les mouvements allemands qui se sont déjà déclarés. Il y a les souhaits des gens qui peuvent,、mmh. des uns qui peuvent se manifester,、mmh. mais s t sur le but, sur des hostilités des uns et des autres.、Mmh. Là aussi, c'est l'ingéniosité du médiateur de voir et l'importance de ceci a、mmh. pour quand même prendre une ligne médiale. Mmh. Mmh. Mais l e s e n s i e l c'est qu'un jour,、mmh. si je suis un Partenaire politique, si je n'ai plus les armes, le sens s e de dire si le dialogue s'ouvre, les questions qui m'ont poussé à faire ceci、so so so so、et ceci、so mm. vont-ils trouver une solution? Est-ce que les gens sont en train de réfléchir davantage pour trouver une solution?、Mm. Sinon, tout le monde ne pourra pas être à Arouche. Mais si vos attentes sont en train d'être traitées, si, à moins que vous disiez moi aussi, individu, je vais revendiquer ceci, je vais inviter après le dialogue. Là, tu peux être avec c e l individus, mais évoluons pour. a n a l y s e r si dans l'équipe, dans les invités, si vraiment les questions、mmh. qui vous ont poussé de se comporter comme ça par rapport à cette crise、mmh. vont trouver une solution. C'est ça, l'essentiel, je v o n s le dis. Oui, a g e n t d o d i Moutabazi, avoir la liste des invités à, actuels au, au dialogue à Arusha, est-ce que vous, vous, vous gardez la confiance qu'ils peuvent justement négocier pour une paix durable dans le pays? Nous sommes dans une logique de conquête de L'indépendance、mmh. politique dont révèle le prince de、mmh. l'Igbo Gassois. Le peuple burundais doit être autonome. Nous sommes dans la logique de conquête et de réalisation du principe de la démocratie dont nous héritons du héros de la démocratie d'Adèle Melchior.、Mmh. Le peuple doit être autonome et prendre ses destinées politiques en main.、Mmh. Ce n'est pas des groupuscules des gens qui, soi-disant, ont des diplômes. Qui peuvent nous faire reculer.、Mm -hmm. L'Ouganda, il vit, il organise des élections où le peuple ougandais désigne ses dirigeants, même s'il si y a les groupes que Joseph connaît. Le Rwanda est là, il vit, organise des élections où les Rwandais désigne leurs dirigeants, alors qu'il y a les FDLR.、Mm -hmm. Donc, pour les gens qui sont en train de plaider pour associer dans un dialogue qui doit s'organiser de manière pacifique, À des gens qui ont fait le choix de la violence, le choix de la prise des armes, en v o u l o i r faire des copiers-collés d'une étape qui a déjà, que nous avons déjà dépassée,、mm -hmm. des accords d'Arusha avec、euh, les accords d o CCL e fait qui l s ont été signés, nous ne reviendrons plus à cette époque.、Mm -hmm. Aujourd'hui, nous avons des autorités qui ont été élues de la base au sommet. De manière démocratique, nous voulons qu'il y ait un état de droit où tout le monde est contraint de respecter la constitution et d'autres droits. S'il y a des gens qui disent non, je suis opposé à ceci, je veux prendre les arts. Non, je suis opposé à ceci, je veux organiser une manifestation qui n'est pas acceptée par la loi. Nous ne sommes pas du tout d'accord avec cela. Pas du tout. Pas du tout parce que le peuple b u r u n d i a déjà souffert. Nous avons connu des coups d'État qui, qui, qui ont amené Michombiro au pouvoir avec toute la suite que nous avons connue dans l'histoire. Nous avons connu des coups d'État qui ont amené Bagaza au pouvoir avec tout ce que nous avons su. Nous avons connu des coups d'État qui ont amené Bouya au pouvoir deux fois de suite. Et aujourd'hui, nous avons des forces de l'ordre républicaines qui ont su neutraliser les potistes et le 13 mai. L'année passée et qui ont su neutraliser ceux qui ont voulu attaquer les camps militaires, le camp base, le camp d'Ogagara et, et ainsi que l'ISCAM, nous ne pouvons pas assumer de faire un recul et s'asseoir avec des gens qui veulent verser le sang des Burundais. Il y a des terroristes, ils ont assassiné le lieutenant général Adolphe Chimimiman et d'autres, jusqu'à récemment l'honorable Hapsamos. s i Ce sont des escadrons de la mort qui sont bien entraînés. Que font ceux qui alors, sont chargés de faire des enquêtes? Alors, ceux-là, le choix, c'est de les combattre. Nous ne pouvons pas encourager la France de s'asseoir avec des terroristes qui ont fait des, qui ont fait des, des, des, d e avec des gens, par exemple, à Nice et ailleurs.、Mmh. Nous ne pouvons pas encourager l'humanité de baisser les bras face au terrorisme, soit disant qu'il qu n'y a pas une paix totale, une paix. Dont il parle, non. Les gens qui utilisent la force, il faut leur opposer la force de la loi.、Mmh. Mais par rapport à la question,、euh, on aimerait avoir des éclaircissements. Est-ce que vous avez, vous gardez confiance Est-ce que vous voyez que l'équipe、euh, qui représente les Bondés à Arusha peuvent négocier pour une paix durable Je vous ai donné des exemples.、Mmh. Oui, de aviez... je vous ai parlé.、Oui. De oui. À un certain moment, vous aviez été. Je, vous... que... je vous ai dit qu'aujourd'hui, Le peuple burundais est en train de conquérir, de réaliser le rêve du héros de l'indépendance p a u r la soleil-louis. Nous sommes en train de conquérir et réaliser le rêve du héros de la démocratie. La question principale pour moi, c'est la question. Aujourd'hui, le peuple burundais Est en train de conquérir véritablement son autonomie. À un certain moment, vous aviez dit que les, les organisations de la société civile, les hommes d'église, les partis de, politiques euh, ramifiés euh, devaient participer au, à un certain degré. Est-ce que vous pouvez donner、euh, plus d'éclaircissement au dialogue Je l'ai dit dans, en langue nationale.、Mm -hmm. Nous sommes dans une matière politique. Je suis assis ici sur une table ronde avec、euh, Faustin, qui est membre du Parcem. C'est un Burundais, il n'a pas créé un parti politique. Il ne milite pas pour être député. o u t p t t r a s t o être ministre, il va voter. Il a fait son choix d'organiser、euh, une association. Alors, les gens, il y en a qui ont pris la vocation d'être des pasteurs, d'être des prélats au niveau catholique. C'est une question d'option. C'est pourquoi j'ai dit que les gens ne peuvent pas avoir plusieurs casquettes. Ils seront consultés, mais dans un cadre consultatif.、Mmh. Oui, c'est ce que, ce que j'ai dit. Mais quand nous sommes dans une matière politique, nous sommes dans une matière politique et même au moment de. De signer, de négocier l'accord d'Arusha, c'était des partis politiques. Ce n'est pas du tout une question de refuser un dialogue inclusif. Non, c'était inclusif au niveau politique. Ils auront leur cadre pour être consultés, pour donner leur contribution dans l'édification de la paix. Le facilitateur va trouver le moyen, mais ce que nous n'accepterons pas, c'est de participer dans un même round, dans une même salle. Pour, pour qu'ils participent dans un cadre de la、oui. uh, politique. n e Siboma, est-ce que, à regarder les gens qui sont invités à Arusha aujourd'hui, vous gardez confiance, vous avez espoir qu'ils peuvent négocier pour une paix durable au b r o n d e C'est vrai.、Euh, lors de la dernière session, il y en a qui ont été refusés.、Oui. Mais à voir comment la médiation avait essayé de ratisser large n la facilitation. Y avait moyen. La facilitation.、Oui. Il ne restait que. l'officialisation de tous ces invités et de leur permettre de s'asseoir là où ils doivent s'asseoir.、Mm -hmm. L'autre aspect, ça concerne ces groupes armés. Comme je l'ai dit, s'ils si remplissent les critères qui sont international, internationalement connus,、mm -hmm. ils doivent être invités, faute de quoi ils risquent de nous faire l e t a r d e r pour recouvrir la paix et la sécurité. Autrement dit. Je suis sidéré d'entendre certains discours des hommes au pouvoir, des partis au pouvoir, de satellites, d'hommes ou t a b a z i qui se glorifient à longueur de journée. Nous sommes en phase de reconquête de l'indépendance. Est-ce phase... que le radebout est un parti satellite? nous o s m m Est-ce en phase e de... que le radebout est un parti satellite? <rire> non, u s sommes e phase non je te de... demande, est-ce que le radebout est un parti satellite? C'est moi qui l'ai dit. Tu peux croire à autre chose. Ou bien, est-ce que toi laisse... tu es dans les problèmes? Tu es membre est de la m i s é r e Il faut l'accepter comme tes. Moi, tel. Je, le dis... moi, le moi je le dis comme ça. Et moi, Toi, si tu peux me moi, dire que je, je suis satellite, ce、euh, parti que je d i r i g e n'est pas、Essayons、au gouvernement, et il, il n'est pas, pas un、s、parti satellite. Cette histoire d'autoglorification, Et c c h a u nous sommes sur une table en train de discuter chacun doit décliner son identité au niveau politique. Cette histoire d'autoglorification, p a u r ces hommes faut, et femmes, il faut qu'on soit sincères. Je u i d'olipronat. s n'est pas... Dans est... débat, On on ce Je suis de l'Uprona, et je suis même porte-parole. Non, est-ce u Il est de l'Uprona. m o u t a b a s i on est en train de, de, de là, débattre ici où le dialogue. qu'il est en t de l soit dans l e p r o n a ou qu'il qu ne soit, le soit le pas d e l e pronats, mais. Pourquoi est-ce qu'il s'autorise et se permet de nous donner un traitement que, que nous ne sommes pas. Tu peux me dire non, que je suis pourquoi... projeté e pour voir cet endroit non, non, non, pas du tout.、Oui. Je, je, non, non. Je,、okay. moi, mais je mais ne suis pas. Permettez autorisé. Permettez-nous, p e r M. e e t t z Moutavasi, d'évoluer. p e r s e t t e z n o u s de dire que vous êtes du RADES, de dire que vous êtes du CNDDFDD. Si réellement. Le Burundi a été indépendant. Il y a des principes qui font de l'indépendance. Il y a des acquis qu'il faut sauvegarder. Il y a d'autres choses à acquérir pour sauvegarder la véritable indépendance.、Mmh. Et je suis désolé, ce n'est pas aujourd'hui qu'on a tous ces atouts. Ouagasole disait Je ne suis pas encore satisfait quand les Burundais vivront dans la pauvreté.、Mmh. Quand les Burundais Auront toujours ces problèmes de scolarisation,、mmh. des problèmes liés aux terres.、Mmh. Nous vivons tous ces problèmes plus que jamais aujourd'hui. Le Burundi souffre de la pauvreté. Il est le, le dernier pays au monde. Ça, ce n'est qu'un secret de Polichinelle.、Mmh. Le Burundi est maintenant isolé. L'indépendance du Burundi lui donnait une place dans le concert des nations.、Mmh. Maintenant, nous souffrons de l'isolement total. Et c'est ce que le, ces gens racontent comme. Temps en recouvrement de l'indépendance. Mon œ i l comprendra qui voudra. Le problème que nous avons, c'est que ceux qui sont responsables de la crise ne veulent pas reconnaître qu'il y a crise.、Mm. C'est ça le grand mal. Et quand vous êtes malade alors que vous ne voulez pas reconnaître que vous l'êtes, vous ne serez jamais soigné parce que le médecin ne sera jamais atteint. Il faut accepter que le médecin diagnostique oui, pour, pour administrer. Évoluons le Évoluons justement par rapport à, à, donc, à ces invités qui sont à l'ouchard. d o n c'est ce que je disais.、Mm -hmm. De toute façon, lors de la deuxième session, il y avait une nette amélioration pour ce qui est des invités. Il y a toujours moyen d'améliorer davantage pour que tous ceux qui avaient été invités soient acceptés sur la même table.、Mmh. Et ça, ça ne dépend pas du gouvernement qui est une partie en, en conflit. Ça dépend de la médiation. Et c'est pour cela que nous demandons à la médiation d'être au-dessus de la mêlée, d'être véritablement indépendante vis-à-vis de toutes les parties en conflit. Sinon, fait... s'il advenait e que le soin soit laissé au sein de DFTD, à, à, à son pouvoir et au parti satellite, écoutez, même le début des négociations n'aurait jamais eu lieu parce qu'il n a n r a i t pas eu lieu. Voilà. Est-ce qu'à un certain moment, le médiateur n'est pas accompagné, justement, dans cette、euh, confection de liste d'invités? Oui, il est accompagné dans la mesure où il, il demande aux autorités la liste des partis agréés, la liste des organisations de la société civile agréées. Il y a d'autres organisations internationales et régionales qui l'aident dans, dans tout cela. S'il fallait se référer au ministre de l'Intérieur, écoutez, madame, vous savez ce qu'ils en pensent. Je pense que même ce petit pas, On a, on a déjà、euh, franchi, on ne l'aurait jamais. Oui,、euh, Faustin Dikouman, a à voir、euh, la liste d'invités qui est déjà à a r u s h a Est-ce que vous, vous voyez u s v o que ces gens peuvent négocier pour un retour effectif de la paix au m o n d e Comme je l'ai dit, l'essentiel pour moi, c'est qu'au niveau des é q u i p r i a s au niveau des, des gens qui doivent être invités à a r u s h a on y voit vraiment des gens capables de contribuer à. Donner une solution,、mmh. à donner une panacée au problème de la crise、mmh. actuelle. Donc,、euh, dans notre t e p s par exemple, en 1993, les deux principaux qui prêtaient à citer les partis et a voir les résultats de l'élection de 1993, c'était l e f f r e de Willy Ponneau. Mais l'inclusivité avait voulu aussi inviter d'autres partis qui étaient proches de la mouvance présidentielle ou de l'opposition. Mais maintenant, il y a à voir ce que les Élections, comme on peut le dire, il y a eu le c n e f d d et aussi amis. Sont des amis. Si et Abaroun. s on devait se limiter à cela, il n'y aurait pas d'inclusivité. Ça veut dire que même ces partis, comme des partis à début ou d'autres, sont des partis peut-être qui sont de la mouvance, mais qui ont été invités dans le cadre de l'inclusivité、mmh. parce que le problème devient de plus en plus complexe et la société civile aussi. Je l'ai dit, Débou, elle est invitée. Laura Debout n'est pas un parti de la mouvance présidentielle. Non, je dis ça peut être de la mouvance présidentielle. Qui est à l'opposition et qui n'est pas au gouverneur. Ok. <rire> pas de problème. Merci de la correction. Et pour la, la, la, la, la, la, la, la société civile, j'ai dit qu'il faut inviter ces gens qui peuvent apporter à des solutions, avoir、mm -hmm. les problèmes qui peuvent être traités à la gêne. Et comme aussi, je vais dire l'inclusivité, la, la, la représentativité, tout à l'heure. Monsieur、m. m o u t a v a d i s a i t qu'il y a 6 000 organisations de la société civile. Je l ai dit, les, parmi les 6 000, ce n'est pas cible qui dépose le rapport à la ministre de l'Intérieur. Les problèmes qui doivent être traités à Arusha, il y a dans l'autorité publique qu'il y a des organisations qui interviennent dans ces domaines. Donc, je crois que pour avoir des résultats, il faut les inviter. Et je crois que ça a été fait. Mais le problème actuellement, c'est ce problème lié à, à, à, à des individus qui, une partie, le pouvoir qualifie de ceci. comme Quoi, ils sont posés par la justice burundaise. Je crois que cette question a été débattue longtemps. Il appartient maintenant à la médiation de commencer à prendre position définitive parce que on ne peut pas rester aussi les souhaits des gens et des autres, mais à u n c e r t a i n m o m e n t la médiation doit nous aider à franchir cette étape pour vraiment commencer à mettre la main dans la pâte. Sinon, on ne peut pas. Piétiner, piétiner sur la participation. Il faut qu'on avance, mais la médiation a un rôle qui doit jouer. On l'a vu, mais dans les négociations passées, que ce soit Moanza, a r o u s h a ça c o m t e de ses refus. À chaque fois, la médiation a dû s'imposer pour tracer une trajectoire devant fédérer. Les idées de, de, de plusieurs pour aboutir à cette épée tant attendue. Je crois bien que c'est la logique, c'est celle-là. Sinon, les gens qui, doivent avec, qui peuvent discuter, on a des brouillards assez intelligents. Il y a les partis politiques, les anciens présidents. Et sur la société civile, il y a plein de Burundais vraiment qui peuvent apporter la solution à cette question. Par rapport à, à la société civile, mais des fois, la société civile est pointée du doigt de s'ingérer dans les affaires politiques. Je ne peux pas parler pour tout le monde. Des fois, il peut y avoir des dérapages, et、oui. ça existe. Mais dans la logique des choses, la société civile, nous incarnons la voix citoyenne. Nous incarnons la vigilance citoyenne. Nous incarnons le suivi des questions qui intéressent notre nation. Sans vouloir revendiquer des postes de quelconques. Ça, c'est très, très important qu'il y ait des citoyens, même qui développent des expertises très nécessaires dans des domaines variés, mais qui ne vendent pas des postes donc pour qu'à un certain moment s o i t e n g l o u t i par les intérêts sectaires. Ça, c'est très important. Si alors il y a une position par rapport à cela, on peut l'exprimer, mais je crois que l'essentiel est de rester vigilante par rapport aux intérêts supérieurs de la nation, par rapport à ces causes de la crise, par rapport. Ses conséquences, par rapport à ses solutions. Et je crois bien que, et à ce niveau-là, je donne par exemple, si on, on, si on est en train de traiter une question liée aux droits des r ô m s et aux prisonniers actuels, il y a des organisations qui ont n u expédisent e par rapport à cela, qui peuvent apporter une expérience par rapport à cela.、Mmh. On vient d ê t r e parler de, de la bonne gouvernance. Il y a des organisations qui sont connues, qui peuvent même donner des informations riches, puisque même certains partis politiques. Surtout qu'actuellement, je l'ai dit qu'il y a un problème, c'est des partis politiques, beaucoup se sont divisés. Aussi, il y a un p e u de leadership, c'est des partis politiques, que nous voyons. Je, je me dis que dans le temps, quand, en 1994, quand Amédou Abdara était ici,、mmh. quand on parlait justement de la représentativité, quand on, il y avait les dialogues qui étaient amorcés ici et là, des fois, il s'inscrivait, enfin, il disait. Je suis gêné p a r des partis politiques qui réclament la participation, alors que l'Assemblée générale, même si l était tenue, e l l pourrait être c o n t e n u dans un cabinet téléphonique. C'est ce qu'ils disent. Donc, pour dire que cette inclusivité, il faut l'accepter, mais au niveau de la société civile, nous sommes prêts, parce que j'ai dit que le problème est devenu assez complexe. S'il y a des questions liées à des gouvernements d'unité ou de quoi, on peut nous énoncer des principes, mais on ne sommes pas là. Pour dire des postes, mais pour les membres d e s parti s politique, s ils sont là pour lutter pour ces, intérêts comme ces postes. Alors, il est tout à fait nécessaire qu'il y ait une catégorie de gens qui participent dans les négociations avec un intérêt citoyen, avec un intérêt de vision pour l'intérêt s u p é r i e u r de la nation. Mosaïque. Oui, Tassé Séouman, est-ce que les hommes d'église ils, ils ont à être invités au dialogue Oui, bien sûr que oui, parce que je l'ai dit tantôt que ce, ce groupe constitue un groupe très important qui doit être associé dans ce dialogue. Pourquoi, Pourquoi Prenons par exemple l'église catholique, qui a son histoire ici comme ailleurs, qui encadre presque 70% de la population b u r u n d i e e Et Dieu seul sait combien cette population obéisse. aux hommes d'église, plus que même aux hommes administratifs. Pour vous dire que cette église a beaucoup de choses à contribuer.、Mm -hmm. Pour preuve, il y a des actions qui sont initiées par les différents gouvernements qui se sont succédés, qui nécessitent la complicité, voire même la collaboration de cette église pour qu'elle soit réellement ancrée au sein de la p o p u l a t i Il y a plusieurs occasions où les différents gouvernements ont sollicité l'église catholique et bien d'autres. Pour que leur politique puisse prendre. Écoutez, si par exemple, vous voulez mener à, à bon port une meilleure politique de l'éducation nationale, est-ce que vous pouvez le faire vraiment sans associer l'Église catholique qui compte autant d'établissements secondaires Ça s e r a i t u n l'heure. Il y a d'autres domaines où cette Église doit être mise à contribution. Et, et qui plus est, c'est une Église qui regorge de beaucoup d'intellectuels. Ce ne sont pas des gens qui, qui précipitent des déclarations ou de quoi sans avoir mis la chose. Quand i l y c o n t r i b u e ça peut arriver que sur certains passages du discours ou du message, il y puisse y avoir contradiction avec les d é s i d é r a t a du pouvoir en place. Ça se voit aujourd'hui. Ça s'est vu même dans le passé. C'est avec raison parce q u ils encadrent plus que 60% à ou 70% de la population. Ils y vivent avec cette population. Ils reçoivent plus d'informations et même de renseignements que les services de l'État. Je suis prêt à être contrarié par quelqu'un de votre L'église catholique est plus renseignée sur ce qui se passe dans le pays、mmh. que les services de l'enseignement de l'État. Partant de, ce, de ces acquis, elle doit être associée. Elle défend même les intérêts de cette population qui la, qui la côtoie à la longueur de journée. Donc, si elle voit qu'un système politique quelconque est en train de basculer dans le sens contraire aux intérêts de ces chrétiens qui constituent justement cette, cette population b u r u u n d a i s e Elle doit quand même faire des appels, elle doit faire des clins d'œil. Mais quand cette église fait un clin d'œil qui va dans le sens contraire de la volonté d u pouvoir, on l'attaque, de s'ingérer dans les affaires politiques. Ce qui, à mon avis, e s très t difficile de faire une ligne de démarcation entre ce qui est politique, et ce qui ne l'est pas, quand vous avez un devoir d'encadrer un tel pourcentage de la population b o r g o n d a i s e Donc, pour me résumer, avoir l'importance, avoir le rôle que ces églises jouent dans、mmh. l'encadrement et, dans les, et là, dans les différents secteurs de la vie nationale, avoir même la qualité des hommes d'église de, de en termes d'intellectuels, il est anormal qu'on puisse penser de faire un dialogue pour sortir au bout du b o u de la crise sans associer ces organisations. Il y en a même de la société civile.、Mmh. Je v o u l a i s glisser un mot. Certaines organisations naissent avec des objectifs précis dans tel ou tel autre domaine. Il est normal que notre sage Pierre c r a v e r qui a en charge le suivi des prisonniers, quand il voit qu'il y a des prisonniers qui sont torturés alors qu'ils sont entre les mains de la justice, quand il constate la disparition forcée des gens qui étaient déjà entre les mains de la justice, quand il voit que les cachots sont en surnombre, les prisonniers dépassent de loin les prévisions des différentes maisons d'arrêt et de détention, il est tout à fait normal qu'il dénonce. Et c'est un clin d'œil qu'il fait au pouvoir public. Pour pouvoir améliorer ce qui doit l'être. Mais malheureusement, comme la politique du gouvernement ou certains agents de l'appareil étatique sont les responsables de ces tortures, de ces disparitions forcées, de ces emprisonnements illégaux, il le voit un ennemi du système, il le voit un homme politique, un opposant. Alors qu'en définitive, il ne fait qu'accomplir les missions qui sont consignées dans le document fondateur de son organisation. Donc, oui, bref,、oui. c'est pour dire que. Maintenant, quand le gouvernement est en difficulté par rapport à ces actes, il peut toujours qualifier telle ou telle autre organisation d'opposant, alors qu'il en est rien. Oui,、euh, Jean de Dieu m o u、euh, t a w a z i est-ce que,、euh, quand même, vous reconnaissez que les associations de la société civile ou les églises ont une contribution à, à donner、euh, dans le pays Je regrette avec des gens qui veulent s'écarter de la loi en oubliant que les églises, que nous sommes dans un état laïque. Il faut respecter la laïcité. de la République du Burundi, dans son, dans t o u t son esprit et dans toute sa vie. Nous l'attirons pas en politique avec des, s u b v e r t i g e s que, que nous pouvons dénoncer. Comme je vous ai dit en langue nationale, il faut qu'ils observent la neutralité, qu'ils ne se penchent pas d'un côté ou d'un autre quand il y a,、euh, des partis politiques avec leurs programmes qui sont en t r a i De compétir. Ne o u tentons pas de dire attention, la constitution n'est pas respectée ici, ne votez pas pour celui-ci, ne votez pas pour celui-là, alors que c'est aux chrétiens, c'est aux b o n d a i s de décider pour qui. On ne peut pas profiter de sa position dans l'église pour vouloir orienter le vote. Ah. Ah, alors, donc, donc.、Mmh. Je, ce que je dis,、mmh. nous devons respecter la laïcité, nous devons tout faire pour qu'il qu y ait respect de la loi. Mmh. Deuxième chose,、mmh. je regrette, nous ne pouvons pas accepter de recliner. Je vous ai dit que depuis l'indépendance, nous avons connu à peu près presque plus de 40 ans de pouvoirs dictatoriaux au lieu de transition. Il y a des gens qui veulent nous maintenir là. Nous maintenons d a n s ce genre de pouvoir. Depuis 2005, nous avons rejoint, nous avons renoué avec des pouvoirs élus. Et il y en a qui commencent à dire. où、oh, Nous allons nous asseoir, le parti politique. Il y en a qui sont moins représentatifs, il y en a qui sont plus représentatifs. a s s e y o n s n o u s dialoguons même avec d'autres pour qu'après ils disent Ah, maintenant ça ne va pas, mettons en place un gouvernement de transition. Parce que n'oublie pas que depuis l'assassinat du, du président Dadaï de 1993、mmh. jusqu'à 2005, c'est 13 ans, c'est 13 ans, si pas 12. Donc ces trois législatures. <rire> Américaine,、mm -hmm. parce qu'aux États-Unis, l a l é g i s l a t u r e c'est quatre ans.、Mm -hmm. Alors, il y en a qui veulent, par des moyens cachés, revenir encore dans ce genre de pouvoir, de partage de pouvoir, pour éviter la voix des urnes. Nous ne l'accepterons plus、mm -hmm. qu'ils l'entendent. cela. Nous sommes prêts à dialoguer, nous sommes prêts à dialoguer autour d'une table ronde, donner, que chacun donne sa contribution, mais l'histoire. De faire d e f a i r e d u n dialogue des négociations de mmh. partage, mmh. ça, nous ne reviendrons plus et nous ne sommes pas du tout d'accord. Oui, justement, on a parlé à un certain moment que la facilitation se fait à aider dans le choix des, des invités. Je vous ai dit, il y a des gens qui amènent l'amalgame,、mmh. l'amalgame de manière e x p r i m e Le mot négociation, Et le mot dialogue, ils sont différents, même si en k é r o n d i c'est du gagne.、Mm. Parce que les négociations conduisent au partage du pouvoir. Nous ne sommes plus à cette époque-là. Nous ne sommes plus à cette époque-là. Il y en a qui, qui confondent un facilitateur et un médiateur. Le, la médiation menée par f é j u r u s Nyerere, suivie par Mandela, c'était dans les négociations d'Arusha. Aujourd'hui, nous pouvons dialoguer dans la même ville, mais c'est une facilitation. Le peuple bourrondais, dans toute sa majorité et dans toute son, sa diversité ethnique et politique, a déjà décidé de ses dirigeants. Et s'il faut revenir à ce que Parsem disait, qu'il faut tenir compte de la représentativité et qu'il y a des petits partis, bien sûr, dans la quarantaine des partis politiques, il y en a. Qui ont eu un score de plus de 5%, c'est p o u r q u son gouvernement, nous n'avons pas eu la chance de l'avoir. Et quand on, on, on invite les gens au dialogue, c'est un dialogue à caractère politique, nous sommes des, des hommes politiques, nous participons. Mais nous ne pouvons pas nous écarter du résultat des urnes des élections de 2015. C'est-à-dire que le poids du discours d'un parti politique, on doit tenir compte du poids de ce parti politique dans le pays. Oui, justement, nous cheminons vers la fin de cette émission. Tassien, vous levez、oui. le doigt. Oui, oui je vais quand même faire trois petites précisions, p e u c l ô t r e r Je commence là où vient de terminer cette intervention, M. Nitola. C'est encore une fois une chance de tous les jours. Le dialogue actuel diffère de des négociations. OK. Mais qui n'oublie pas que nous sommes même dans ce dialogue parce qu'il y a crise. Et la crise que nous avons est née. Avant la fin de la deuxième législature, il y en a qui, ne, qui se voient de la face à un croyant. b Évoluons, évoluons pour aller. À... Comme on parle de dialogue, pour... il n'y aura、ah, pas、hein. de partage de pouvoir.、Ouais. Ce n'est pas、oh. une affaire n soi. Et je défie Moutabazi avec s e s amis. Est-ce que je suis opposé au dialogue? Non, non. Non, non. Je ne suis pas non, non. Tout opposé.、Oh, c'est que la... quelque chose de permanent. e n f a i m o e t voilà. Je veux a r r v e r s la question、mm -hmm. de, de ceux qui ont peur des élections. M. o n s i e u r Moutabazi, encore une fois, c'est une chanson du Parti CMDTD et de ses acolytes. Je vous défie, M. o n s i e u r Moutabazi, qui a peur d'une organisation électorale transparente, inclusive, respectueuse des lois et des normes et standards internationaux. croyez que c'est l'opposition. Mon œil, c'est le parti SNDD et ses acolytes. Et pourquoi est-ce que vous vous en avez dit i c e c'était le c a r t i SNDD? Si ce n'était pas le cas, à travers ce dialogue, Moutabaz, soyons solidaires avec moi. Proposons que, comme vous êtes sûr que vous êtes les bien-aimés de la République, Pour sortir de cette crise. Monsieur Tassi,、Et、n o u b l i e va... pas que vous êtes député.、Okay. n o u b l i e Et... pas qu'à la misère, vous a v e z e r plus de voix q u à la c o p a On pouvait le respect, on soit... gagner les élections. Cela nous différencie.、Pas. On pouvait、nous、gagner sommes... les élections. Vous avez participé. Avez... Et... Bon, enfin.、Okay. Si、vous dites que vous avez fait. Si... Gagné... Voilà.、Oh. Je vais vous démontrer chiffré. Je termine sur cette question en disant. Oui, terminons. Parce que vous avez peur d'une transition quelconque. Qui ça Soyons conséquents. Faisons en sorte qu'on ait une scénie consensuelle. Qu'on ait des gens qui protègent les élections, qui ne sont pas des imonéraux de c o u r a t s ou de la police, g a g n e n t la cause du CNDDFTD. Vous、bon, vous êtes opposé à ça. Et, et on、opposition? retourne aux élections après trois mois ou quatre mois. Moi, je suis d'accord avec cette proposition.、Oui. Qui aura peur de ça? Ce n'est pas l'opposition. Ça des sera, c'est un des deux. Deuxième, deuxième précision. Alors. Nous sommes en, en train de parler du dialogue. Voulais, nous ne sommes pas en train de parler d e d i l o g u e Je v o n je voulais quand même porter à la c o n s c i e n c e de l'opinion. Ce que c'est un, une okay, république 2020, laïque. 2020. Pour 2020. ne pas qu'il y ait confusion à, par rapport à ce cas dit m、mm、i t t e r r -hmm. a n C'est vrai, la constitution consacre la république du Burundi comme étant une république laïque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas une république catholique ou uniquement protestante ou uniquement musulmane. C'est ça que ça veut dire. Sur d'autres cieux, il y a une religion d'État. C'est ça que ça veut dire. Ici, chez nous, on a la liberté. De culte. C'est ça que ça veut dire. Les autres ne sont que des spéculations. Donc les religieux peuvent aussi parler e i t de ce que vous voulez dire. Essayons non, non, non. Ça、si、n'a rien avec, à voir avec la f i e la politique. Alors, on se comprend. Il faut que respecte la laïcité. Ok, si vous voulez qu'on、mmh. enchaîne avec. Je commence par Jean-Duc Dumitamas. Pour que ce dialogue qui se déroule à Arusha. Qu'est-ce qui devait être fait, avoir、euh, ce qu'on a posé, avoir ce qu'on a dit, avoir les problèmes qu'il y a Qu'est-ce qui、euh, devait être fait, justement, pour que ce dialogue qui se déroule à Arusha puisse répondre à toutes les préoccupations du peuple b u r o n d a i s Alors,、euh, pour que le dialogue puisse donner les résultats attendus, il faut bien identifier. Pour bien identifier le problème, il faut identifier aussi les protagonistes. Parmi les protagonistes, il y a des n o n b u r o n d a i s nous avons demandé à la p récente. Le voisin et le frère du Nord, le Rwanda, doit cesser d'intervenir dans les questions internes politiques du Rwanda. Malheureusement, et, dans cette émission, on n'aura pas la version du Rwanda. Il a accepté de、mm -hmm. traiter la question. Il y a aussi Bruxelles et Washington qui ont tendance à intervenir et qui ont même pris des sanctions injustes.、Mm -hmm. Il faut aussi qu'ils soient notre interlocuteur envers ces、euh, capitales pour que les relations puissent redevenir. Rwanda. Enfin, il faut organiser un dialogue avec chaque personne doit avoir sa propre identité, pas des identités confuses. Un parti doit avoir une seule délégation.、Mm -hmm. Alors, pour ce qui est d'autres représentants comme les femmes, les jeunes, dans nos formations politiques, au sein de nos formations politiques,、mm -hmm. nous avons des femmes et des jeunes. Celui-là, ils peuvent, le médiateur peut nous dire, i n c l u e r des femmes et des jeunes. Qui seront aussi écoutés. En fait, pour la question de la société civile, il faut qu'ils soient consultés à part. Et pour les chefs, chefs d'État, tous ces chefs d'État, chacun, i l f a i t la politique dans un parti politique. Le major b o u y o y e il est euproniste. Le président i Vanonga, n Anya, il est fraudéviste.、Euh, le président d a ï Zeyer, il s'est présenté aux, aux, aux dernières élections comme o p a s i d é Donc, ne pas essayer d'avoir plusieurs.、Euh, Casquette, etc. Deuxièmement, nous devons mettre en avant l'intérêt général. Et quand on a une idée, quand on a quelque chose à soulever, une pensée à présenter, évitons la violence. Ne prenons pas les armes. Je condamne la violence, je condamne les gens qui ont pris les armes et c'est pourquoi je suis opposé à entrer en dialogue avec eux et j'encourage les forces. Les forces de défense et de sécurité actuelles qui ont déjà prouvé à, à plus de deux reprises q u e l l e s sont républicaines,、mmh. je les ai comparées avec les anciennes forces de défense qui ont amené au, au coup d'État le Major Michel Mbelo, je pense qu'il était colonel, le colonel d a Gaza, le Major Bouyoya, etc., qui est déjà venu deux fois. Nous ne voulons plus des forces de défense qui ne sont pas républicaines, qui sont putchistes.、Mmh. Alors, il faut les soutenir et les, et, et, et les encourager. Pour ce qui est des droits de l'homme, nous avons dit que le facilité doit nous aider à entrer en contact avec le, le, le gouvernement rwandais ou gandais où nous avons le réfugié pour aller l e s expliquer en étant avec le gouvernement du b u r u n d i pour l e s expliquer les avancées qui sont en train d'être faites aujourd'hui, pour qu'ils puissent être rapatriés. Sinon, nous soutenons que le dialogue se fasse ici à l'intérieur. Nous、mm -hmm. l'avons déjà dit plusieurs fois,、euh, parce que les principaux opposants, dont celui qui est assis à ma droite,、mm -hmm. Sont au, au Burundi, les responsables du Fourdébou, les responsables d'Amisela Barundi, les responsables de l'Eutrona, les responsables du FNL, les responsables de la, de la COPA les, et, et d'autres. Donc on ne peut pas aller enrichir l a c i l i è r e hôtelière de la, de la Tanzanie alors qu'on peut plutôt organiser ce dialogue à moins cher, à moins cher ici. Au Burundi. Enfin, je pense que la facilitation actuelle va tenir compte de la facilitation pour u n d a i s e qui est organisée par la s c è n e d e s luttes pour pouvoir faire des avancées et discuter pour que définitivement, pour les élections de 2020, on puisse organiser des élections, comme le souhaitent la plupart des gens,、euh, des élections transparentes, libres, équitables et ne pas tout à revenir sur un mandat qui est presque Qu euh, qui est presque à, à, à, à plus ou moins 50%.、Mm -hmm. Je vous remercie. Oui, t a s s i a n s i v o u m a n a selon vous, qu'est-ce qui devait être fait justement pour que ce dialogue interbondé puisse répondre aux préoccupations du peuple burundais D'abord, il faut que tout ce monde-là qui y est invité soit guidé par le souci de sortir le Burundi de la crise. Et en conséquence, doit être guidé par le principe de l'urgence. Le principe de défendre l'intérêt général、mmh. et non pas les intérêts sectaires. Deuxième action qui doit être faite, c'est justement le fait d'accepter l'autre qui conduit à l'inclusivité.、Mmh. Pour que réellement, ce u x dont nous, nous, nous allons nous convenir, le soit e n dans la plus grande diversité. Pour que les uns et les autres ne puissent pas remettre en cause ce qui aurait été c o n v e n u à la fin. e、mm -hmm. n plus, il faut que le SNDD e i e de et le gouvernement s a c h e q u i l c o n s t i t u e une des parties en conflit. Et d'ailleurs, qui est responsable de la, plus, de la plupart des crimes nous, auxquels nous, nous assistons aujourd'hui. Et, et so, à, à ce titre, ils n'ont pas, la pas la latitude de choisir leurs interlocuteurs.、Mm -hmm. C'est pour cela que, compte tenu des précédents judiciaires et politiques qui ont fait que le c l d d f d é m a r g r é les crimes dont il était responsable quand il était au maquis, bien que la plupart de ses leaders étaient déjà condamnés, même de, à, à titre définitif, cela ne veut pas empêcher le gouvernement de les accepter à la même table. Les mêmes principes, les mêmes précédents doivent guider le dialogue en cours. Enfin, Il faut que la médiation soit au-dessus de la mer, qu'elle ne soit pas manipulée par l'une des parties en conflit au de risque d'échouer la mission qui lui a été confiée.、Mm -hmm. Et pour terminer, comme on n'est pas allé pour rediscuter l'accord d a r o c h il faut que toutes ces parties Soit résolu à mettre en place un organisme chargé de la mise en application de l'accord d'Arusha dans sa lettre et dans son esprit. Parce que cette crise est née de sa violation. Faustin Dikoumana, selon vous, qu'est-ce qui devait être fait justement pour que ce dialogue qui se déroule à Arusha puisse donner la paix effective D'abord, ça ne devrait pas être un dialogue long,、mm -hmm. ça devait être un dialogue court. On ne, on ne veut pas un dialogue à l'israélo-arabe. Actuellement, le Burundi a des textes fondamentaux qui constituent sa stabilité. l Aujourd'hui, c o n t t i s là. a u u j o r le dialogue devait, devrait se focaliser sur la remise du pays sur les rails dans plusieurs a c t e u r s Ça devrait être rapide. C'est pour cela que même l'inclusivité de plusieurs personnalités est très nécessaire. Les anciens chefs d'État peuvent donner leur expertise, leur expérience par rapport aux problèmes actuels. On a dit q u actuellement, on veut une panacée à la. Crise. Mmh. Quant à l'église catholique, aux hommes d'église, je me souviens en 1994, p e après la crise le de m de la crise de Dadaï, l'église catholique a fait son rôle quand les dignitaires étaient r e f u g i é s là-bas à, à Club Dira. L'église catholique n'a pas joué en Garonne à, à cette époque, M. Moutabasi. Même des fois, quand on organise les élections, on fait recours à l'église catholique pour piloter l e s commissions électorales indépendantes en 2005, en 2000. Pourquoi Je me souviens dans le dialogue de k i g o u e ici. Quand on est en train de discuter sur un éventuel amendement de la Constitution, dans les commissions qu'on avait organisées, on s'est retrouvé q u e les chefs des commissions. Tout le monde avait élu les hommes d'église. La majorité. La majorité était des hommes d'église. On s'est posé. Pourquoi dans telle s commission, s on a. Et lui, un homme d'église, à Monseigneur, pourquoi dans telle autre s commission s On a eu r i n à Monseigneur. On s'est posé la question. C'est que ces gens-là ont quelque chose de valable. Pour va faciliter le débat.、Mmh. Parce qu'ils ne sont cas, pas partis prenants,、okay. n M. Faustin. Justement. Et c'est pourquoi nous devons respecter la laïcité.、Mais、je je, je, je, je, je, je, je dis même que dans ce、bien. dialogue, justement, comme ce、oui. pas de, tu as dit que ce n'est pas des négociations, c'est un dialogue table ronde. i l peuvent contribuer. C'est ça. Aujourd'hui, même le pouvoir, actuellement, a Nommé un homme pour piloter la commission de dialogue intérieur. Bien qu'il ne soit pas Voilà. C'est ça, mon Seigneur, qui dirige. Il doit être quelqu'un d'expérimenté. Tu peux faciliter quelque chose sans avoir vraiment une expérience par rapport à la question. Toi, tu veux faciliter. Ce n'est pas du tout vrai. On ne ramasse pas. On sait que ce sont des gens qui peuvent aider justement à aboutir à cet accord. Ils peuvent conseiller les uns et les autres. Ce n'est pas pour rien que mon Seigneur est là, a été nommé par le, le pouvoir pour piloter le dialogue intérieur. Et au niveau des élections. Or, à société civile, j'ai entendu des fois dans l e s hommes politiques dire c s u e s élections. Nous, nous voulons des élections transparentes, libres, qui minimisent toute forme de contestation. C'est ce que nous voulons. Personne ne veut. Actuellement, les régimes ici, des coups d'État ou des transitions interminables. Nous voulons des élections. Les élections étant en concours, il faut organiser dans des, man... dans des situations de transparence et de liberté, tout simplement, pour que les... ceux qui en sont ici soient、oui. vraiment acceptés. Et au niveau de l'élection du pouvoir, au niveau de cette démocratie, on ne se limite pas à, à, aux simples élections. Comment on se comporte au niveau de la gestion mais du pouvoir par après. Parce que des fois, on s'intéresse à comment on gère le pouvoir. Très récemment, au moment des obsèques du président Bagaza, le président de la République a dit que le président Bagaza devait nous servir de modèle. Est-ce que je m e n Il a dit que c'est un citoyen exemplaire, qu'il a fait beaucoup de choses pour le pays, qu'il devait nous servir de modèle. C'est ce qu'il a dit ce jour-là.、Mm -hmm. Bagaza n'a pas été élu en arrivant au pouvoir. Il a fait un coup d'état. Pourquoi tant de louanges à cet homme Alors, qu'est-ce qu'il a fait en coup d'état? C'est pour que, il faut même voir comment. C'est le p r é s e n t de la r é p u i q u e lui-même.、Ah, ouais. Au moment des obsèques, Bagaza devait nous servir de modèle. C'était quelqu'un qui aimait son pays, qui a développé le pays. Il n'a pas été élu. Il a fait un coup d'état. Pour vous dire que. Donc il f a u t que... faire le coup d'état. Non, je veux dire、Mais、que l'essentiel les aussi.、Oui. La Donc, gestion du. Pas... Je dis qu'il est essentiel aussi. Il faut voir comment on gère le pouvoir.、Oui. Lui aussi, il a, il a eu ses louanges par rapport à la façon dont il se comporte. Et je vais te mettre en invitant mes compatriotes à faire prévédo. Donc, ma activité, surtout en intégrant la géopolitique、mm -hmm. au moment de la gestion de cette crise. Parce、mm -hmm. que la géopolitique pèse le r u d m e n t sur toute crise qui se manifeste. Et ça, ça, ça pourra aider à comment secouer la partie des uns des autres pour avancer vite afin d'aboutir à un a c c o r d de paix facilement. Voilà, c'est la fin de cette émission mosaïque d'aujourd'hui. Nous remercions nos invités. Merci à Jean-Dodi Moutawazi pour avoir participé justement dans ce débat. Merci beaucoup. Merci aussi, madame, de nous avoir fait l'honneur de nous inviter pour、mm -hmm. expliquer au Burundais. q u Aucun pays du monde n'est régi par des accords, des conventions, des pactes, mais les pays sont régis par les constitutions. Et que, mais l'accord d'Arusha ne reste et n'est qu'une référence. Et enfin, d'avoir fait comprendre au x Burundais que nous devons continuer à militer pour sauvegarder les acquis de l'indépendance et de la démocratie. Tassian Merci d'avoir participé dans cette émission. Merci Madame de m'avoir i n v i t é mais une clarification à l en droit de l'opinion. Le pays n'est pas seulement géré par la Constitution, qui est une loi nationale fondamentale, certes, mais les pactes, et les conventions internationales sont s u p r a n a t i o n a u x Je pense que c'est des fois encore à m u t a w a z i autant e n v i s a g e r mais il ne faut pas. Partir sur la malentente. Oui, Faustan Dikoumana, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci de nous avoir invités. Et en conseil, encore une fois, à nos compatriotes, il faut soigner actuellement. Bonne gouvernance dans son pays, bonne gouvernance effective, c'est le mal actuel. Sinon, les textes fondamentaux de la stabilité, nous les avons. Merci à tous, Amitebouti, pour la mise en nom de Marie-Ange Zemana, animé ce débat. à plus. Mosaïque.